Tu n'as qu'un trésor Celui de tes vingt ans Tu ne vis que de rêves Et de l'air du temps Je mène avec toi Une vie de bohème Et nous n'avons même Pas un souvaillant. Ça nous est égal Du moment qu'on s'aime Qu'on soit obligé de Moment qu'on Dans notre sixième, sous les toits, tout là-haut, nous vivons à l'étroit comme de moine. Et lorsque l'hiver brusquement se déchaîne, si le froid nous gêne, on s'en plaint pas trop. Ça nous est égal du moment qu'on s'aime. S'il y a de la glace après les carreaux, lotis dans tes bras, tes bras qui mangent. afin de m'épater tu joues les touches à tout mais tu n'es pas fichu d'en penser un clou moi de mon côté comme rien t'exaspère de peur de mal faire je ne fais rien du tout Sont souvent pour de vrais bohèmes. Qu'importe près tout ce qu'on dit partout, car la vie pour nous n'est plus un problème du moment qu'on s'aime, du moment qu'on s'aime, du moment qu'on s'aime, du moment qu'on